Il équivoque ce mot dramaturgie dramaturgie, enfin, si vous avez rencontré. Donc pour le moins. Mais c'est vrai que... Bon, on dit que c'est moi le dramaturge parce que je m'occupe du sens. Je suis le gardien du sens, J'ai le tampon comme ça. Mais en fait, la vraie... Ça dépend qu'est-ce qu qu'on met sous le mot dramaturgie. Le, le, finalement, le vrai dramaturge de, de l'œuvre, c'est Jean-Claude. C'est-à-dire que ce que j'appelle moi le continuum rythmique, qui fait que cette œuvre est cette œuvre et qu'elle a un peu de valeur. En fait, c'est le vrai dramaturge. On ne dit pas, on le dit pas parce que ça, ça, met, ça met du désordre dans les pensées. Mais en fait, euh, c'est lui le vrai dramaturge. Moi, je suis le dramaturge du sens. Si, si on pourrait presque avoir un dramaturge du sens, un dramaturge de, de l'œuvre générale et du rythme. Je veux dire l'ambiance. Oui, la, la structure générale, ce que j'appelle moi le continuum général de, de l'œuvre. Là, c'est Jean-Claude qui la tient. C'est-à-dire que. Donc ça pourrait, ça peut pas s'appeler dramaturgie, alors inventons d'autres mot, mais c'est quand deux même sens la dramaturgie. Du, oui, les deux ouais. sens du mot, euh, voilà. Moi je dis ça. Qui ouais. désigne plus d'un côté une écriture ou une organisation et de l'autre le mouvement du sens voilà. ou une réflexion qui est dans les interstices, qui permet de, de relier l'ensemble ou d'expliciter de, des choses qui sont de manière plus souterraine. Voilà. Ajouter au fait. Il que... inventer un mot. Vous en avez ouais. un Non non, j'en ai pas. J'en ai pas. Non, non, que, non mais c'est troublant, c'est comme le mot... Euh, parce que sou, souvent, pour, pour, pour, euh, je dévie un peu, mais pour, pour euh, raconter ce que c'est qu'un dramaturge, Enfin, vous avez dû vous collecter à ce problème. Euh, bon, euh, quand moi, les danseurs de chez nous ont, on se sont dit, mais finalement, il fait quoi, Clonorina mmh. <rire> Je me suis dit, tiens, j'ai fait un texte pour leur dire un petit peu. Je me suis aperçu que j'étais en train d'écrire exactement le texte que, qui est écrit dans tous les dictionnaires sur le rôle de dramaturge. Donc je me suis dit, bah eh tiens, j'ai réinventé la poudre. Quoi. Enfin, je veux dire, en fait, je suis comme les autres. Et en fait... Euh, Une grosse différence qui est majeure, c'est qu que Jean-Claude est auteur. Donc je suis dramaturge d'un auteur. C'est quand mmh. même extrêmement bizarre. Alors que dramaturge d'un metteur en scène, ça peut se comprendre. Bataillon auprès de Planchon, vous l'avez reçu, Bataillon, j'imagine, non Michel Bataillon Encore, du TNP. Mais, euh, donc... Bon, Michel Bataillon auprès de Roger Planchon au TNP. Ça, c'était clair. Il faisait le travail qu'on connaît de dramaturge sur euh, les œuvres, euh, le travail préalable sur le... Mmh. Les différentes variantes de l'œuvre, etc. Enfin, bon, les sens de l'œuvre, ça, ça se comprend. Mais moi, je suis dramaturge auprès d'un auteur. Comme moi-même, je suis auteur par ailleurs aussi, mm. et, à, et à petite partie aussi ouais. de l'œuvre. C'est voilà, tout c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas. Donc, quand on parle comme ça euh, publiquement, faut faire attention parce que c'est les mots qui recouvrent absolument pas la même réalité que ce soit auteur ou dramaturge. Mm. Voilà, j'ai fait une sorte de parenthèse, mais c'est important non. parce que c'est le cœur. C'est pas simplement un problème de sémantique. Oui, c'est de, de la question, oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au théâtre, on peut dire le dramaturge, c'est spécialiste du texte. Si le metteur en scène est le spécialiste de la mmh. scène et des acteurs, le scénographe de l'espace. Bon, le, le dramaturge, c'est spécialiste ouais. du texte. Mmh. Mais euh, vous avez parlé tout à l'heure de gardien du sens. La vitesse disait le dramaturge, c'est le flic du sens. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'en voulait mmh. pas. Mais il y en a d'autres qui disent le dramaturge, c'est l'alter-ego du metteur en scène. Et ça recoupe oui. un peu la relation mmh. dont vous avez parlé. Mmh. Mmh. Mmh. Mais c'est Dordt qui disait que quand je roule l'autre ils vont disparaître la ouais. et, euh... et ils ont perduré. C'est mmh. comme ça qu'on a lancé notre recherche en fait. C'était à partir de ce constat. Mmh. La dramaturgie était censée être un moment éphémère dans l'histoire du théâtre et elle a perduré et elle est devenue une fonction même dans mmh. Mmh. Ouais. Vous pensez que ça va quand même disparaître que, bah, moi, moi, je si <rire> je vois en théâtre, cool. en théâtre, je pense pas. Parce qu'au théâtre, à, à ouais. moi, qu'on s'arrête de monter des, des œuvres existantes, hein, ce qui est tout à fait possible. Mais euh, dans les années 70, quand le théâtre montait des, faisait des créations collectives, peut-être aux dramaturges ce pas forcément nécessaire. Si on continue à monter au théâtre des œuvres existantes, ça va continuer. Et en danse, quand on regarde la danse contemporaine, là maintenant, je me dis mais ils vont arriver, les dramaturges, ils vont pas disparaître. Puisque la danse, aujourd'hui, c'est devenu une sorte, c est, c est, de mon point de vue, je sais pas, j'ai si un peu de partage, c'est euh, l'art de la scène qui est le plus turbulent, qui questionne le plus, qui qui se conteste lui-même, puisque parfois, un spectacle annoncé comme un spectacle de danse ne contient que 12 secondes de danse. Euh, donc, il s'interroge, il s'automutile, se, se, et puis même, il, il fait éclater des choses aussi, dans l'autre sens. Donc, euh, je me dis que, que pour gérer ces, ces, ces nouveaux objets scéniques qu'on qu met dans la rubrique danse, et encore pas toujours, puisque je vois que dans certaines saisons, cette année, certains changent d'intitulé, parce qu'on ne sait plus si ça en fait partie, Donc je pense qu'avec pour pour gérer ces nouveaux objets scéniques beaucoup plus libres que ce qui est, que ce, que, la, que le théâtre avant et que la danse, il me semble que les dramaturges vont être, on les appellera comme ça ou pas, mais ils vont être utiles.